Et puis, plus globalement, c'est aussi de mettre en œuvre une boîte à outils. Pour, euh, Ou encore pour qui, Herièk, Alkargouek, c'est très jeune. Il est très jeune, c'est que le Alkargouen est un peu plus loin. Il est très jeune, c'est que le Dolaran est un une nouvelle fois sur les collectivités et ça a apporté des leviers communs à l'ensemble de nos communes pour qu'elles puissent agir dans la dentelle, façon sur le, le parc Olando et on veut que le maire ou que le président l'interco puisse avoir ce regard là sur le changement d'usage et, et, uh, euh, bon, et uh sur les plus-values <räusse -t> <bizarro>